bonjour alors voilà une présentation rapide de toute la simulation financière de hard valeur alors ce document est sur blogspot et n'est pas public et évidemment il s'adresse à tous les fondateurs dans la mesure où ce sont des concepts assez précis mais qui doivent être vendus en fait on peut pas les expliquer les montrer sur internet les gens seront pas seront pas nécessairement convaincus alors qu'en les voyant euh, en réalité euh, dans un bon cadre euh, avec une bonne équipe euh, en plein jour euh, c'est beaucoup mieux que en envoyant ce, ce document aux gens néanmoins euh, dans la mesure où à terme euh, l'intégralité du montage financier euh, de la société sera publique et sera aussi une oeuvre d'art euh, recopiée sur un, une très très très très grande feuille on va tout le statut, tout le fonctionnement de la société, on va l'écrire on va le faire écrire par des calligraphes. Et ça fera une grande, grande, grande feuille comme ça. Et bon, mon but, c'est évidemment de l'inscrire dans l'histoire de l'art, comme une œuvre qui va parler de la chose. Alors, il y a beaucoup d'œuvres qui parlent du capitalisme, etc., mais celle-ci en sera une bien particulière. Alors, chaque enregistrement commentera un tableau, Euh, et le tableau, grosso modo, c'est euh, c'est la manière, euh, c'est l'outil que j'utilise quand je recevrai euh, les artistes. Là, toute cette page concerne le recru le recrutement des artistes. Alors, euh, quelle est la situation rapidement On a euh, des artistes qui marchent très bien dans le monde, qui ont des prix euh, phénoménaux, euh, qui sont dans tous les musées, dans toutes les galeries, etc. C'est un peu euh, les chouchous du marché, les bénis. Et euh, eux sont très rares. Souvent, ils sont d'un assez bon niveau euh, intellectuel, etc. Mais euh, bon, je trouve qu'ils pêchent uniquement, euh, humainement. C'est-à-dire qu'un artiste qui va être très célèbre ne va jamais aller voir... Euh, ses anciens amis artistes en disant « Ah, ça va, tu t'en sors bien, je vais t'aider, etc. » Ils sont vraiment, euh, la majeure du temps, euh, ça devient des, des, des sortes de petits chefs d'entreprise très froids et très fermés. Or, euh, l'art à cette particularité, je trouve, euh, de travailler sur l'intelligence, mais aussi les sentiments, euh, si bien qu'un artiste complet, pour moi, euh, ce n'est pas euh, un Jeff Koons, e euh, il manque beaucoup trop de Anton Arto à Jeff Kunts si vous voulez. Euh, tout comme euh, je pense qu'il manque beaucoup de, euh, de Charlot à Charlie Chaplin. Mais bon, passons. Euh, je ne critique pas la qualité et le trait au niveau, je dis juste que euh, ces héros-là euh, deviennent des héros des médias, des héros de la finance et pas du tout euh, des héros de l'amour euh, et d'ailleurs tout, toute leur thématique euh, souvent antiticapitae anti société de consommation etc s'intègre complètement dans une une un processus de vente euh, hyper capitaliste donc le but de hard valeur c'est justement euh, démystifier toutes ces choses une fois pour toutes dans l'histoire de l'humanité en étant le plus transparent possible euh, euh, d'ailleurs je le dis en recrutant les artistes sur ces bases il faut les euh, il faut les convaincre bon bah voilà ce n'est pas très honnête de convaincre alors on va voir pourquoi on les convainc extern donc euh, maintenant je vais rentrer dans le euh, la, la suite c'est que on a après les les artistes qui marchent très bien on a des artistes qui marchent moyennement bien etc euh, qui vendent un peu en galerie c'est un peu mad max quoi et puis il y a les autres qui sont eux en the go ils ont l'impression d'être très avant-garde en fait ils sont en euh, deguard presque par euh, carence intellectuelle qui peut le plus peut le moins là ils sont incapables du plus donc ils euh, se vantent du moins euh, et euh, ils ne me leur pas euh, dans leur euh, inintéressement euh, capitaliste je pense que euh, en effet il euh, y a une sorte de critique à faire euh, sur l'inhumanité parfois du marché euh, néanmoins euh, je suis très euh, toujours convaincu de les voir retourner leur chemise immédiatement dès les premiers 10000 000 euros donc ça veut dire aussi que leur discours ils ne l'appliquent pas à eux-mêmes pourquoi parce que ils, les discours hélas chez eux ne font pas partie de de la réalité du monde, il s'agit d'une utopie fantasmée, bon là c'est un point de vue on peut en parler puis après vous avez les artistes qui eux ne marchent pas du tout ou vendent très peu Et grosso modo, qu'est-ce qu'on a On a le marché de l'art qui se porte très bien avec peut-être entre 3 et 5% des artistes, les, les artistes qui marchent plus ou moins bien on a 15%, donc le marché de l'art c'est 20% des artistes, et moi mon but c'est de faire en sorte évidemment de proposer à ces 20% d'artistes de travailler plus sainement de dire à une superstar, arrête de faire la superstar, viens travailler avec des jeunes pour les aider, euh, viens travailler avec des jeunes collectionneurs, viens travailler avec des jeunes galeristes, euh, et de dire à tous ceux qui ne travaillent pas, qui ne vendent pas, etc., eh et bien vous êtes les bienvenus. Pourquoi Tout simplement parce que nous allons vendre la collection du réel. Euh, 80% des artistes, je parle des artistes qui sont déjà confirmés, ne vendent pas, ne travaillent pas, c'est catastrophique, c'est un peu scandaleux. Le fait que le marché ne s'en rende pas compte, le fait que les artistes très célèbres ne s'en rendent pas compte, c'est juste odieux, parce que c'est leur propre académie qu'ils laisse mourir, eux dans le champagne, et les autres dans la merde absolue. Et entre les deux, il n'y a pas de mesure. Euh, les squats à la rigueur, euh, les, les fracs, fiacs, etc., c'est à peu près les mêmes choses, les écoles, etc., c'est toujours très lent. Et moi, mon idée, c'est vraiment de... Créer l'académie, une académie puissante qui, à terme et définitivement, réussira à, à salarier tous les artistes. Un médecin, lorsqu'il se réveille, euh, il fait ses études, euh, il sait qu'il va être payé. Quand il va il se, il se lève le matin et qu'il va travailler, il sait qu'il va être payé. Ben, il n'est pas euh, nécessairement plus intelligent ou plus capital qu'un artiste. Les artistes ont aussi euh, leur euh, utilité et bon mon but c'est vraiment d'en faire un métier reconnu euh, avec euh, quasiment un statut, euh, avec un salaire fixe, euh, etc. Alors pourquoi le, le marché comme ça très rapidement euh, C'est tout simplement les processus de vente qui sont bien trop anciens. Euh, une galerie d'art euh, ne vend pas assez, euh, un marchand ne vend pas assez, du coup ils sont obligés d'utiliser des très grands artistes et des très grands clients pour euh, par la qualité et non pas la quantité gagner beaucoup ce qui signifie qu'ils vont éjecter euh, des artistes très très très très bons euh, mais euh, parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque euh, ce risque nous on le prend pourquoi parce qu'aussi les collectionneurs euh, ont tout intérêt à à avoir non pas euh, Euh, trois boîte de conserve de merde, parce que, euh, de merde réelle, hein, de la merde dans une boîte de conserve, ça vaut 20 000 euros, euh, parce que c'est un artiste qui l'a fait, l'idée est pas mal d'ailleurs, mais au lieu d'avoir ça, et uniquement ça parce que euh, l'artiste était hyper, euh, hyper euh, médiatisé, au lieu d'avoir ça, ils auront la collection, je le répète, du réel. Donc, euh, la collection... Euh, de la maison France, la collection de la maison européenne, la collection de la maison occidentale et même mondiale, est beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vaste que la collection qui est actuellement commercialisée. Moi, je vais commercialiser tous ceux qui se vendent pas et ceux qui se vendent d'une manière plus éthique. Voilà. Alors, comment on fait euh, pour faire ça d'une manière très éthique euh, C'est simple. Aujourd'hui, l'art euh, est un produit classique de la haute finance, Tous les acteurs de l'art le vendent de manière préhistorique, les galeristes cachés dans le bunker derrière en magasin à attendre les clients en faisant un vernissage de temps en temps où les gens vont juste boire un peu de vin et draguer et pas vraiment regarder l'étoile, s'entraîner à 4-5 adjectifs qualificatifs négatifs pour faire un peu les intellos, et c'est ça un vernissage, avec quelques ventes de temps en temps. Euh, grosso modo, ils sont pas prêts de vendre. Et c'est pareil pour l'intégralité euh, euh, l'intégralité euh, du marché de l'art. Sauf, évidemment, les marchands qui, eux, comprennent que c'est de la haute finance et qui poussent la vente un peu plus. Or, moi, mon but, comme euh, je viens de la haute finance, c'est de vendre ça à 100% de la manière de la haute finance. Alors, comment ça marche, la haute finance C'est très simple. Euh, vous avez... Euh, Au lieu d'avoir un seul galeriste ou une régie de 10 galeries, vous avez 2500 commerciaux qui travaillent tous les jours. Alors, c'est des commerciaux qui vendent de, de l'immobilier, euh, des assurances-vie, euh, tous les produits financiers euh, classiques, d'accord Donc, qui ont déjà un portefeuille client important, qui savent vendre, qui ont une discipline de vente. Et donc, ces 2500 commerciaux font euh, 5 visites par jour Donc, 2500 x 5, ça fait 12500 12500 euh, clients par jour. Et donc, par mois, c'est multiplié par 20, puisqu'on compte les jours fériés, euh, ça fait 250 000 clients par mois. Vous voyez que pendant que le galeriste euh, dort chez lui, pendant que le marchand tisse son réseau, là, je suis immédiatement, mensuellement, sur euh, 250 000 clients par potentiel à rencontrer et à voir avec des professionnels qui savent le faire depuis 10-20 ans. Alors il faut savoir, et c'est extrêmement important, que qu'aujourd'hui, euh, euh, les, les les commerciaux euh, vont très mal. Euh, en fait, grosso modo, la crise est aux commerciaux, ce que le fascisme est aux artistes. Euh, sous le fascisme, les artistes, dès qu'ils créent, sont censurés, voir euh, bayonné euh, et euh, abattu d'une balle dans la tête pendant le fascisme, eh bien les commerciaux, c'est pareil. Pendant que c'est la crise, euh ils souffrent énormément et d'ailleurs mes motivations pour créer de valeur sont multiples, mais euh, parmi celles-là, il, il y en a une une importante euh, qui entre en jeu, c'est le fait que au bureau, j'entends un commercial me dire "bah voilà, tu vois, euh, ça va très très mal euh, un tel euh, Un tel va pas bien un tel va pas bien telle personne s'est suicidée euh, dans le nord de la France et une une semaine avant euh, la personne une autre personne dans la même région s'était suicidée des promoteurs immobiliers se suicident euh, c'est euh, euh, l'argent ne rentre pas avant vous aviez un client vous vouliez lui vendre euh, un appartement euh, déjà avant qu'il dise d'accord c'est pas facile une fois qu'il dit d'accord vous l'amenez à la banque euh la banque lui fait le prêt Eh bien aujourd'hui la banque ne lui fait plus le prêt elle lui dit Ah, maintenant lui il va falloir que vous lui demandiez un apport plus élevé Alors vous dites mais l'année dernière elle les deux trois années d'avant ce même client n'avait pas besoin en fonction de ses revenus d'avoir un apport. Ben maintenant, il lui faut un apport. Et comme il n'a pas l'apport parce que c'est la crise, il ah n'y a plus de crédit. Et comme il y a plus de crédit, l'argent l'appartement se vend plus. Donc le commercial n'est plus n'est plus payé. Et comme le commercial n'est plus payé, que l'appartement se vend pas, le promoteur immobilier n'est plus payé. Et du coup, les ouvriers ne sont plus payés. Donc on a un immeuble en moins de construit. Et donc, immeuble après immeuble, immeuble après immeuble, on a des centaines et des centaines et des centaines de conseillers en gestion de patrimoine, de, con, de conseillers financiers de commerciaux qui se retrouvent sans commission tous les mois alors il faut savoir qu'ils ont vécu avec un rythme de vie euh, euh, assez bon et que tout d'un coup tout s'écroule eux ce sont ils sont dans la, les premières lignes euh, de la crise financière c'est les premiers qui se font euh, qui se font déglinuer d'accord donc d'un côté on a les galeristes qui vendent très lentement et qui du coup, accepte un minimum de gens pour travailler sur des valeurs sûres, et du coup, des artistes qui galèrent comme des chiens et qui parfois euh, meurent de faim littéralement, sont au RSA, euh, font un travail au McDonald's ou un petit boulot à, à côté, et qui pourtant sont des maîtres de peinture, et que les collectionneurs euh, collectionneraient, mais très très très volontiers, euh, je crois que mon choix... Donc, l'idée c'est sauver les artistes sauver les commerciaux voilà c'est assez simple euh, comment comment et eh bien tout d' en les faisant travailler ensemble alors voilà ça c'était la première euh, première enregistrement qui vous parle un peu de euh, de l'idée Alors, euh, euh, l'idée, je la, la développe rapidement. Euh... Attendez. Non, plus tard. je Voilà. Là, vous avez déjà euh, l'introduction, le, le concept. Je fais un autre enregistrement pour commenter les tableaux maintenant.